Dialogue 1, à l'aéroport. Dialogue 1, en aéroport 2. Alan attend une baisse avec l'aéroport de Paris, voici Chambre de Gaulle. Alan respira à l'aéroport de Paris, voici Chambre de Gaulle. Hola, l'aéroport 2, ¿est-ce que tu as Ah, bonjour Alan, comment vas-tu? Estoy bien, gracias. O si, m'est juste fatigué. Com és tu, el vuelo? Bien, mais un peu long. Bienvenida a Paris. Merci beaucoup. Vamos, es por allá. D'accord, je te suis.